Activité 8 C. Un. Chers amis. Deux. En Italie. Trois. C'est extraordinaire. Quatre. Avec les photos. Cinq. Tout à l'heure. Six. Mon adresse, rue du Théâtre.